Il a été rapporté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit On comprend de ce hadith que celui qui se répand d'un péché, Allah lui pardonne et ce péché lui est effacé La illa allà, la illa allà.